13h moins 5 minutes, midi moins 5 minutes, Anjamena, la capitale et Tchadienne. Bonjour amis auditeurs, auditrices, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. clôture ce vendredi de la rencontre du comité intergouvernemental et des transports maritimes, entre autres conclusions, c'est l'accélération du commerce la custerie et sa sécurisation. Et le ravin situé dans le quartier Gatouaro de la commune et province Kayanza menacent les maisons environnantes. Les habitants de la localité tirent la sonnette d'alarme. À Boubanza, on vous parlera de la diminution de la production agricole. Les régiculteurs estiment que le retard dans l'approvisionnement de l'encre chimique serait l'une des causes. Et en Jamena, au Tchad, c'est l'ouverture du dialogue national inclusif. 1400 délégués sont attendus. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Eric Uimana assure la mise en honte. Moïse Misaago suit à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt accélérer le transport et le commerce via le lac Tanganyika. Certaines des conclusions adoptées par les parties prenantes et regroupées au sein du comité intergouvernemental des transports maritimes au sortir d'un forum de deux jours ce vendredi à Bujumbura, Jacques Bigrimana, directeur général en charge de l'autorité maritime note en outre la nécessité de sécuriser et rendre compétitif ce transport et commerce Jean la Irakode. Les parties prenantes du transport maritime en Afrique de l'Est et australe adoptent dans un forum ce vendredi à Bujumbura la nécessité de développer du commerce et transport sur le lac Tanganyika par ses riverains la finalité, faire du transport lac Compétitif, précise le directeur général en charge de l'autorité maritime au Burundi au sortir de ce forum. Je précise également que ce forum a été guidé par une approche méthodologique et s'est fixé sur les voies et moyens d'atteindre nos objectifs pour faire avancer des initiatives visant à faire le transport acouste le plus sécurisé et compétitif possible. L'attention de ce forum a porté spécifiquement sur la nécessité de l'harmonisation de la registration dans le transport sur le lac Tanganyika, la mise en place d'un plan de recherche et sauvetage sur le lac Tanganyika. La création de nouvelles connexions multimodales a envie d'ouvrir notre région, nouveau corridor sud. La République démocratique du Congo a remis officiellement sa demande d'adhésion dans cette organisation. Le secrétariat général de l'ISCOS s'en réjouit et permet son engagement à son intégration. Merci Jean-Denis Hirakodze. La direction générale pour la protection de l'environnement dit être à l'œuvre pour identifier les espaces qui pourraient constituer des aires protégées, surtout les espaces qui ont marqué l'histoire du pays. Bergma précise que l'approche en vogue pré préconise que 30% des superficies des pays soient réservées pour les zones protégées. Des documents nécessaires sont en cours, je propose de le suivre. L'approche qui est en vogue, c'est de préserver donc, 30% donc, des territoires qui sont réservés donc, dans des zones protégées. Et pour notre pays, pour le moment, nous sommes à 5,6%. Vous comprendrez qu'atteindre 30%, ce n'est pas une chose facile. Mais nous sommes en train de voir donc, ce qu'il faudrait faire, au moins pour arriver au moins à 10%, à 15%. Comme ça, on aura fait donc beaucoup d'efforts. Par rapport à ça, nous sommes en train d'identifier les zones, les collines qui peuvent être protégées. Et pour le premier moment, nous avons commencé avec la chaîne de montagne qui m'a Nous sommes en train de faire le tout possible, et donc faire la délimitation, faire la démarcation pour que, au bout du compte, donc nous puissions donc préparer donc un décret présidentiel que Monsieur le ministre donc pourra présenter pour que le massif montagnard Kiminan Zegwe soit érigé donc un des les protéger. Cet exercice, nous allons le faire partout donc, dans, dans tout le pays. Nous allons identifier, par exemple, des endroits qui avaient quelque chose d'histoire dans le passé et préparer le texte. Avec cela, nous serons en train de contribuer à l'augmentation de la superficie de notre pays et qui sera protégée. Mais là, il faut entendre et nous allons pas prendre donc, les zones qui seront susceptibles pour l'agrandissement des villes ou bien donc, les autres villages. En premier lieu, nous allons prendre les lacs, donc, les collines. Et là, nous sommes sûrs qu'avec cette activité, notre pays sera vraiment couvert. C'était le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, Birkmas Hatungimana. Le conseiller du gouvernement de la province Guitega, chargé du développement, met en garde des précisions, l'achat ou l'autre boisson de la bras de la brochette. La même chose concerne aussi ceux qui n'ont pas les prix officiels du, les prix. C'est au moment où ces jours-ci, ces pratiques s'observent. Différents bistro de la de Guitega, Gérard Nebigir. Une des nouvelles conséquences de la pénurie des produits bras -roudis dans la ville de Guitega est d'exiger à un client d'acheter une brochette comme condition d'avoir accès à l'une ou l'autre boisson de la bras -roudis. Ainsi, le soir de ce vendredi, le propriétaire du bar Resto Bakuri, 6 à la première avenue quartier Magarama et ses employés, se tenaient à l'entrée du bistrot pour dire à tout client entrant qui prend la primis 72 centilitres que pour en avoir, il devait acheter une brochette ou devait aller ailleurs s'agissant d'un pour qui ils ignoraient sa boisson préférée. Quand il commandait la prime 72 centilitres, il lui répondait qu'il devait d'abord acheter la brochette ou partir. Mais il n'y avait aucune condition pour ceux qui commandaient d'autres boissons que la prime 72 centilitres. Cela a alors frustré plus d'un, du moment que dans plusieurs autres bistrots des environs, il n'y avait aucune condition pour acheter telle ou telle autre boisson. De son côté, le conseiller du gouverneur de Guitega, chargé du développement, Serge Savukunze, indique que ce comportement est contre la loi et est punissable. Il met alors en garde tous ceux qui l'appliquent tout, qu applique, tout à leur de en leur demandant de s'en débarrasser, faute de quoi ils seront sanctionnés. D'autres qu'il met en garde sont ceux qui ne respectent pas les prix officiels des produits brarudis. Et là, le tribunal de grande instance de Guitega a, en date du 14e, a incerté cabaretier du quartier Magarama de la ville de Guitéga, une peine carcérale d'une année et une amende d'un million de nos francs sous accusation de perturbation de l'économie du pays par la violation des prix officiels des produits Braroudi. À propos de ces prix, l'administrateur de la commune Guitéga, Dr Jacques Nahimana, a en date du 16 courant sorti une liste de bistrots de la ville de Guitéga autorisés à ajouter aux prix officiels des produits Braroudi une somme allant de 200 à 400 100 francs par bouteille. Cependant, certains de ces bistrots ne respectaient pas les instructions de l'administrateur de Gitega. Par exemple, dans plusieurs de ces bistrots, l'Amstel 65 centilitres qui devait coûter 2 400, coûte 2 500 francs. Et la primis 72 centilitres qui devait coûter 1 900 francs, coûte 2 000 francs. Depuis Gitega, j'ai Anibigila pour la radio Isangani. De À 13h05 et poursuivons cette édition, un grand ravin du quartier Gatkoaran, en commune et province Kayanza menace des maisons d'habitation des environs. La population craint l'effondrement de leurs maisons, surtout que la saison pluvieuse approche. L'administration communale de Kayanza précise que les moyens nécessaires pour compacter ce ravin dépassent de loin la caisse communale. Pour pallier provisoirement ce problème, Nyandu Gilbert, administrateur communal de Kayanza, demande à la population viva tout proche de ce ravin de creuser dans leur parcelle des puisards d'eau pluviale. Patrick Sengayomba. Certains des habitants de leur maison d'habitation environ de Son indiquent qu'il y a plus de 10 ans qu'il est à Paris et qu'il s'agrandit d'une année à une autre. Ils disent que la canalisation n'a pas été bien faite au moment de la viabilisation du site gatuaro, d'où les eaux des pluies se déversant dans Son Ravé provoquent son agrandissement. Certains même de ces habitants font savoir qu'ils vont déménager avant que la saison pluvieuse arrive et de peur que leur maison d'habitation s'effondre étant encore là. Les habitants de demandent à l'administration d'intervenir avant que Son ne no cause des dégâts humains et matériels. Contacté à ce propos Gilles Rignandoua, administrateur communal Kayanza, il indique que ce problème est connu, mais que la commune ne sait ne peut pas trouver une solution durable, surtout en ce qui est des moyens nécessaires pour arrêter ce phénomène. Au niveau de l'office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction antenne Kayanza, l'on dit qu'avant qu'il pleuve, la déviation des eaux de pluie qui se déversent dans son rave et son remblayage son sont certaines des solutions provisoires pour solidifier cette partie menacée par le ravin depuis Kayanza. Patrick va pour la radio Sanganil. De Kayanza, rendons-nous à Chitoke où le gouverneur de, de cette province, Karem Ibizosa, demande à l'administration communale d'Omogui de, de mener des enquêtes approfondies à propos des accusations portées contre le chef de secteur Wuhindo afin de prendre une décision. Ce dernier est accusé par la population de malvisation, détournement des, des biens publics, arrangement à l'amiable des cas de viol. Mais ce dernier évoque une certaine complicité de ses collègues, membres du conseil collinaire dans certaines de ces accusations, n'est-ce pas, Alexis Ndairagid? La distribution illégale des parcelles de l'État, le dérassement méchant des caféiers afin d'avoir des parcelles à distribuer, l'arrangement amiable entre les familles des victimes de viol et les auteurs, le détournement des contributions destinées au paiement des maçons et à construire des salles de l'écofobouhindo, le dénigrement... De ses collègues du conseil coriné d'Obuhindo, telles sont les accusations des habitants d'Obuhindo et les membres du conseil coriné d'Obuhindo à l'endroit d'Ojan Barori, chef de secteur Buhindo. C'était lors de la rencontre du gouverneur de la province de Vitoke avec la population de la commune Mogui de cette semaine. Le chef coriné affirme qu'il a arraché seulement deux caféiers pour avoir une place suffisante pour la construction d'une seule maison. Concernant les fonds collectés, il précise qu'il va rembourser ses cotisations afin que ces maçons soient payés. Pour le cas d'arrangement à la miable cas de viol, il y que ses collègues, membres du conseil communal, du conseil coriné de Buhindo, sont complices, ce qu'ils ont rejeté directement dans cette réunion. Et les habitants de Buhindo et les membres du conseil coriné de Buhindo demandent la démission de son chef de secteur et ou sa destitution pour le bon fonctionnement des acteurs du secteur Bouhindo. Le gouverneur de la province de chévitokie, Karim Zosa, demande à l'administrateur de la commune et à ses conseillers de mener des enquêtes approfondies et de lui donner le rapport le plus rapidement possible afin qu'il puisse prendre une décision. Depuis Chibitoke, Alexis Ndaïraguje, Radio Isanganero. Merci Alexis Ndaïraguje. Tout près de Chibitoke, Abu Banza, cette fois-ci, les riziculteurs de la plaine d'Olimbo, encadrés par la Société régionale de développement de la plaine d'Olimbo, lamentent et disent que leur production de riz ont chuté cette année. Il demande à cette, société, à cette société de suivre de près les travaux agricoles et l'encadrement afin d'éviter d'autres pertes. Au sein de cette société, on reconnaît la production. L'on indique que qui, euh, la production n'a pas été bonne. Les causes principales sont entre autres les maladies qui ont attaqué le riz ainsi que le retard des engrais chimiques, selon Paul Ndimgwango directeur d'encadrement ad interim Spescaritas Cavagnana. Cette femme qui dit que sa production de riz a chuté cette année et une est l'une parmi beaucoup d'autres cultivateurs encadrés par la Société Régionale de Développement de la Plaine d'Orimbo SRDI qui se lamentent suite au fait des de riz obtenues cette année. Il demande à la SRDI de les aider et de voir comment augmenter la production dans les prochaines saisons. À la Société Régionale de Développement de la Plaine d'Olimbo, SLDI, on affirme que la production a chuté cette année. Paul Dumoko est chargé du mouvement des coopératives à la SLDI et directeur d'encadrement à AI. Nous pouvons vous dire que cette année-ci, au cours de la première saison RISICOL, nous n'avons pas eu un rendement. Comme nous l'avons prévu. Et nous avons escompté que nous allons avoir au moins 5 tonnes, 5 ,5 tonnes et demi par hectare. Mais nous avons eu un rendement moyen de 5200, à peu près 5 ,200 kilos par hectare. Paul Ndimogwa, on parle également des causes de cette suite de production. Les grandes raisons, sont, premièrement, il y a le retard des anglais. Et deuxièmement, Donc, l'attaque la, de maladies. Et les engrais sont venus en plus tard parce qu'ils sont venus au stade de talage. Donc, l'engrais fournit. l'approvisionnement en engrais ne suit pas le calendrier Rizko. Donc, l'engrais vient souvent en retard et l'application ne respecte pas les normes de la société. À la SLDI, on tranquillise, cependant les cultivateurs, qu'on est en train de voir comment augmenter la production pour les prochaines saisons. Spécialité scarlanienne, Nakhoubansa, Radio-Issan Actualité internationale de nos frontières en Somalie 10 personnes ont trouvé la mort lors d'un attentat contre un hôtel situé près du centre de Mogadiscio Dans la soirée de ce vendredi les habitants de la capitale ont entendu des fortes explosions dans toute la ville D'après les rapports de la police, des explosifs ont été déclenchés par des assaillants à l'extérieur de l'hôtel Hayat avant qu'ils n'entrent dans l'établissement et ouvrent le feu. Les forces de sécurité ont engagé une fusillade avec les agresseurs retranchés dans l'immeuble connu pour être fréquenté par des emplois du gouvernement. La plupart des gens ont été secouris, mais au moins 10 civils sont à ce stade confirmés morts, a déclaré ce samedi Mohamed Abdelkadir, un responsable de la sécurité somalienne. Anjamena a plusieurs fois repoussé un dialogue national inclusif s'ouvre ce samedi au Tchad, censé déboucher sur des élections démocratiques et redonner le pouvoir aux civils. Pour l'occasion, deux grandes figures de la rébellion sont rentrées en Djamena jeudi pour participer aux discussions. Le dialogue national inclusif entre l'opposition civile, l'opposition civile, la au pouvoir au Tchad, plusieurs fois reporté, s'ouvre ce samedi 20 août. Mahmoud Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en, 2000, en avril 2021 à la tête d'un conseil militaire de transition. Après la mort de son père Idriss Déby, qui a dirigé le pays d'une main, main de fer pendant 30 ans, avait promis d'organiser un dialogue avec l'opposition pour permettre le retour du pouvoir au civil dans un délai de 18 mois renouvelable une fois. Et voilà, à 13h13, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final. À cette édition, merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean Bosco Ouimana et Francine de Gardez l'écoute. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. La fermeture des marchés de bétail constitue une entrave dans l'achat du matériel scolaire, constate l'agence burundaise de presse. À la veille de la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2022-2023, écrit ce journal, les parents d'élèves de la province Kayanza disent ne pas savoir à quel sein se vouer en cette période où les marchés de bétail ont été fermés suite à l'apparition de la fièvre de la vallée du Rift, alors qu'ils doivent faire recours à leurs animaux domestiques pour se procurer du matériel scolaire de leurs enfants. Hormis les grognes des acheteurs du matériel scolaire, poursuit l'ABP, même les commerçants rencontrés au marché central se lamentent, comme quoi la clientèle a sensiblement diminué suite à la pauvreté. De tout ce qui précède, conclut ce quotidien, les habitants de Kayanza demandent au gouvernement burundais de songer à rouvrir les marchés de bétail afin de leur permettre de se procurer du matériel scolaire et de satisfaire à certains besoins familiaux. La voix de l'enseignant écrit sur le salon de l'emploi de l'édition 2022 avec comme thème retenu « Un partenariat public-privé pour la promotion de l'emploi et la culture entrepreneuriale des jeunes » source et du développement durable. Ce journal constate que les jeunes Burundais ont des talents et sont à mesure de créer leurs propres emplois. Son confrère donne l'exemple d'Ishim Anikelia, étudiante à l'université polytechnique de Gitega, qui vend des bracelets et porte-monnaie qu'elle fabrique elle-même. Étant danseuse traditionnelle et que cette activité nécessite des bijoux à porter lors de la danse, L'idée lui est venue à l'esprit de les fabriquer elles-mêmes au lieu de les acheter ou de les louer. Revue de la presse Les enfants en situation de rue sont de retour dans les différentes rues de la capitale économique Bujumbura, constate Burundi Echo. Selon ce journal, la nouvelle génération de ces enfants est de loin différente de l'ancienne. On assiste aujourd'hui à la résurgence des bandes d'enfants en situation de rue, agressifs et violents. Et visiblement, c'est comme s'ils n'ont plus rien à perdre. Plus d'une personne en ont été victime explique son confrère. La situation se présente comme telle alors qu'il y a un mois seulement, le gouvernement du Burundi venait de retirer les mendiants et les délinquants des rues. Selon Emmanuel Amissi, directeur adjoint du projet Enfants-Soleil, chargé d'encadrer les enfants retirés de la rue se trouvant à Jabé, lorsque ces enfants rejoignent leur famille d'origine après l'encadrement et trouvent que la cause de leur migration Vers les rues n'a pas trouvé solution, il retourne directement dans les rues et cette fois-ci plus fort qu'avant. La meilleure stratégie est celle d'identifier et de s'attaquer aux causes profondes de cette mendicité et d'assister ses enfants étant dans leur famille d'origine, suggère-t-il, dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique. Et d'ajouter que la place de l'enfant est dans la famille et qu'à part la famille, « Tout autre endroit dans lequel évolue l'enfant ne fait que lui inculquer un esprit de délinquance. » Le directeur général de la régie des eaux, sur les traces du chef de l'État, écrit Net Press. En effet, explique ce confrère, alors qu'il visitait un des chantiers en réfection de la régie de distribution de l'eau et de l'électricité non loin du musée vivant de Bujumbura, le directeur général de la régie des eaux, Albert Manigomba, a informé nos confrères et consoeurs de la radio nationale que d'ici deux mois, il n'y aura plus de problème d'eau dans la capitale économique Bujumbura. Ceci rappelle la rencontre entre le président de la République et les membres de la diaspora dans la province d'Ongozi au nord du pays, au début de ce mois, souligne ce journal, qui fait remarquer que le chef de l'État avait promis que dans un mois, le problème de carburant ne sera plus posé. Les Burundais attendent avec impatience le grand soir de la fin du mois. Commente ce quotidien en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouyimana et Francine Ndikukugayo. Restez branchés sur nos ondes. À la prochaine. Revue de la presse.